Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce so, mardi 23 août 2022. Dont voici d'abord le sommaire. La pauvreté dans les familles est la principale raison des migrations des filles et femmes vers les pays arabes. Confirmation de certaines femmes et filles de Roumong est de retour en provenance de ces pays. Les vendeurs de matériel scolaire Alex Marseille-Central de Bujumbura nous constatez par grande influence des acheteurs de sauts matériels à la veille de la rentrée scolaire. Cela fait suite à la cherté selon certains parents rencontrés près de l'ex-marché central de Boujombra. Vous l'entendrez à cette édition et la chronique et santé de ce mardi axée sur l'automédication avec les plus en plus explications du docteur Goussa Jean Boussco. L'audio Huguette et François assurent la mise en onde Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page éducation. Les vendeurs de matériel scolaire Alexe euh, Alex Marché Central de Bujumbura déplorent qu'ils travaillent à perte suite aux clients qui viennent à compte-gouttes à cause des prix élevés. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters précisent que cette situation a provoqué la pauvreté dans leur ménage. Les acheteurs, quant à eux, demandent au gouvernement de revoir la hausse des prix de ces matériels scolaires pour qu'ils puissent Les acheter à bas prix, les détails avec Didier Niantur. Certains vendeurs de matériel scolaire auprès de lex marché central de Bujumbura déplorent qu'ils travaillent à perte suite aux clients qui viennent en compte-gouttes actuellement à cause des prix élevés. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganilo précisent qu'ils peuvent passer une journée sans recevoir aucun client. L'un des acheteurs rencontrés au centre-ville de Bujumbura indique que la La hausse des prix de ces matériels scolaires a provoqué la pauvreté dans leur ménage. Je déplore la hausse des fournitures scolaires, puisque quand on est en train de passer partout au marché, les fournitures scolaires sont haussées, je ne sais pas dans quel degré. Puisque ces derniers temps, il y a une pauvreté qui se manifeste ici et là, et surtout aux parents qui doivent envoyer leurs enfants à l'école. Quand on passe aux différents marchés, chaque commerçant donc vend ce qu'il veut. Si tu passes ici, le cahier de 100 feuilles, chez un commerçant, 1800. Il n'y a pas les prix fixes de ces fournitures scolaires. Il demande au gouvernement de faire tout possible pour diminuer les prix de ces matériels scolaires. C'est pour cela que nous invitons notre gouvernement pour qu'il puisse prendre part et prendre des décisions à ces commerçants qui haussent les prix des fournitures scolaires pour que tous les enfants du Burundi puissent aller à l'école sur les fonds. La situation est ainsi au moment où la rentrée scolaire 2022-2023 va démarrer le mois prochain de septembre. Merci à Didier Nyonzima pour tous ces détails. Le dialogue aide à résoudre les conflits selon Déo Hakidimana, président et représentant légal du Centre Indépendant de Recherche et d'Initiative pour le dialogue. Cyril dans sigle dans une conférence de presse tenue sur lundi. Il a dit que la lettre envoyée à l'ancien chef d'État Burundi Feu Major Pierre après 34 ans de la crise de Nega Marangara, avait Pour but de lui demander de réunir les gens afin de trouver une solution à tout ce qui le divise. Pour lui, la guerre n'a jamais été une solution pour réconcilier les gens. On l'écoute. Nous avons tenu à demander aux dirigeants de l'époque, je le cite, Pierre Boulioya, le président de, de la République de l'époque, de diser de son pouvoir parce qu'il en avait, pour nommer une commission multi-ethnique. Pour que les, les, les populations, puisqu'on parlait d'eau, tout majorité, d'eau tout aussi majoritaires, nous disions mais maintenant que tout le monde est d'accord qu'il y a une majorité ethnique, il faut que cette majorité soit représentée dans les institutions. Ça, ça a été fait. Mais surtout. On a fait tomber la logique du parti unique, le multipartisme a été proclamé et on a eu finalement les premières élections démocratiques axées sur une gouvernance qui convient à tout le monde. Messieurs, mesdames les journalistes, vous invitez à bien savoir que la crise de Ntega Marangara fut, de mon point de vue, et c'est scientifique. Je le prouve dans ce livre, Ntega Marangara était la première guerre géopolitique régionale connue en Afrique des Grands Lacs. La deuxième guerre régionale, c'était celle du Rwanda, qui a commencé par l'invasion de fin octobre 1990. La troisième, c'est celle qui commence au Burundi euh, après la mort de Dadaï et, et les suites que vous connaissez. L'autre guerre, la dernière, que nous vivons encore aujourd'hui, qui continue et qui nous envoie ses répercussions négatives, C'est la guerre du Congo. S'il y a une solution au Congo, elle va profiter au Congo, mais elle va également profiter à nous tous les citoyens des pays voisins. Nous avons ici à, au Burundi été témoins des dynamiques qui peuvent aider d'autres pays voisins, notamment le, le Congo, à innover dans la manière de chercher la paix par le dialogue par exemple. C'était la D.O. Hakizimana, présidente du Syrie. De la pauvreté dans les familles est la raison principale des migrations des femmes et filles burundaises vers les pays arabes. Explication de certaines femmes et filles de la commune et province Rumongue qui sont retournées en provenance de ces pays. Ce que confirme Jérémy Vidimana, administrateur de la commune Rumongue. De son côté, le président de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité. Trans, transnationale au NLCT, où est ton frère Maître Prime Baroukeye, ajoute que le chômage des jeunes diplômés vient empirer la situation de l'État avec Omerdouayou. Le manque du capital et d'autres besoins familiaux entrave l'équilibre familial. De ce fait, Les femmes et filles de la commune Erumongue se sentent effectivement touchées en permanence, raison pour laquelle les optent d'aller dans les pays arabes à la recherche du travail. Nous menons une vie très chère au Burundi. C'est pourquoi nous choisissons de nous installer dans les pays arabes. Nous ne trouvons pas du travail au Burundi. Si tu n'as pas ton propre logement et que tu restes toujours locataire, tu es obligé de faire un choix. Le choix de s'installer dans les pays arabes est dû À une misère dans laquelle nous sommes. Nous n'avons pas de capitaux pour l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous allons dans ces pays arabes. Jérémy Bizimana, administrateur d'Ormonge, l'affirme. Il y dit être au courant de ces déplacements pour question de subvenir à leurs besoins. Nous sommes au courant de ces déplacements vers les pays arabes à la quête du travail. Parmi celles qui y vont, il y a des responsables et des familles. Par exemple, le couple se concerte pour décider le départ de la femme vers ces pays afin d'améliorer les conditions de vie familiale. A ces raisons, Maître Prime Mbarou président de l'Observatoire national de lutte contre la La criminalité transnationale ONLCT est ton frère Ajoute le problème de chômage pour la jeunesse fraîchement sortie des établissements scolaires. Il y a plusieurs facteurs qui militent en faveur de ce trafic des êtres humains ici au Burundi. Nous serions notamment la pauvreté, le chômage, la misère, l'ignorance, n'est-ce pas De la plupart des Burundais. parce que si on t'amène quelques 50 dollars ou 100 dollars que tu n'avais jamais vu depuis votre naissance, c'est difficile vraiment de reculer. Raison pour laquelle La plupart des parents ne réfléchissent même pas une minute. Ils donnent Les enfants, les filles ou les maris acceptent que les femmes partent comme ça pour ne pas perdre justement l'offre d'argent qu'ils viennent d'avoir. Maître Mbarou revient en outre sur l'insatisfaction de certaines femmes et filles qui pensent qu'elles mèneront une vie meilleure dans ces pays. Le rapport sorti par cette organisation en 2021 montre que plus de 400 femmes et filles sont parties dans ces pays arabes l'année passée. Merci à Omer Andouin pour tous ces détails. Cap sur Chibitoke où les chauffeurs de taxi moto en cette province de, de l'ouest du pays accusent certains agents de la police de leur demander des pots de vin et de leur faire payer des amendes élevées. Le commissaire provincial de la police le reproche quant à lui de plusieurs irrégularités en leur demandant de se ressaisir concernant la corruption. Euh, il leur fait savoir que, la co et que les corrompus sont sanctionnés comme les corrupteurs. Le gouverneur de la province Chibito Kekarem Bizoza, conseille à cet axi motard de dénoncer chaque fois ses policiers et surtout de payer des amendes reconnues par la loi. Les détail avec Alexis Nayakich. Ces chauffeurs de taxi-moto, acquis surtout les agents de la police se trouvant sur la position de Choudiou de la commune de Ouganda, ont le de 5 à 20 000 flambeaux de corruption. À part cela, ils affirment que souvent, ils paient des amendes élevées ils devaient donner 10 à 20 000 flambeaux mais même jusqu'à 50 000 flambeaux. Le commissaire provincial de la police, Sachibto, qui Jean-Claude Denira fait savoir que plusieurs de ces chauffeurs font beaucoup d'infractions, surtout l'excès de chargement. Les demandes que s'ils vont rester les calcitrins, que des mesures adéquates seront prises, en la même à l'inscription des dossiers pénaux, jusqu'à l'emprisonnement. Il le exhorte également à payer des amendes légales et surtout d'éviter de corrompre les policiers, puisque celui qui corrompt est sanctionné comme le corrompu. Le gouvernement de la province de bitoki Karim Zosa, met en garde à ses chauffeurs les calcitrins de taxi-moto qu'ils doivent cesser avec ces irrégularités et surtout leur demande de payer des amendes de reconnues par le gouvernement borone tout en les suggérant chaque fois de dénoncer ces agents de la police qui demandent des pots de vin depuis Alexine alexandre laguerre radio isanganiro actualité internationale en actualité internationale, à République démocratique du Congo, le gouvernement veut imposer la paix dans la province du Maïndombé. Ce 23 août, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur de la Sécurité doit arriver dans le territoire de Kouamou où sont signalés les affrontements entre les communautés en conflit, les Teke et les Yaka, il y a environ trois semaines. Et c'est encore une fois un problème de droit de terre qui a mis le feu à, à, aux poudres des scènes macabres à Kwamouf. Les cadavres jonchent le sol, les uns découpés à la machette d'autres tués par balles. Dans le territoire voisin de Boulobou, une trentaine de blessés sont pris en charge à l'hôpital secondaire de Lediba. Plus de 2000 personnes ont trouvé refuge dans les églises, les écoles, les postes de police. Au moins 200 hommes en uniforme ont été dépêchés dans cette province de Mindomb. Radio Isanganiro, Chronique Santé. L'automédication et l'utilisation d'un médicament par une personne sans prescription médicale. Le docteur Jean Bosco Boussa explique que la principale raison est la pauvreté chez une grande partie de la population qui n'arrive pas à payer tous les frais exigés à l'hôpital d'autres veulent tout simplement se faciliter la tâche et malheureusement, les conséquences sont énormes car cela peut entraîner d'autres maladies ou même masquer certains symptômes les détails dans cette chronique avec Francine Ndokokai l'automédication est gérée par le patient lui-même sans passer par un médecin dans ce cas, il s'achète des médicaments hors prescription médicale selon le docteur Goussa-Jean Bosco les médicaments qui sont disponibles dans plusieurs pays sont classés en deux catégories. Il y a deux catégories qu'on appelle sans prescription, en anglais on les appellerait over the counter et il y a des médicaments qui doivent avoir une prescription ou ordonnance médicale. Donc il y a évidemment des médicaments qui sont permis à être achetés dans une pharmacie sans une ordonnance médicale. On peut citer entre autres les antalgiques, les antalgiques de premier palier donc des antalgiques simples comme le paracétamol, l'ibiprofène, diclofenac. Il y en a d'autres types, disons, par exemple, des estrogènes pour la contraception et autres. Mais c'est peu comparé à ces types de médicaments dont il est impératif d'avoir une ordonnance médicale. Entre autres, on peut citer les antibiotiques. Des antibiotiques vivent leur propensité à développer des résistances aux antibiotiques. Donc, ça devrait impérativement passer par une ordonnance médicale. Le coût de la vie est la principale cause de la prévalence de l'achat de ces médicaments sans avis du médecin. On peut citer la pauvreté. Des gens qui n'ont pas les moyens de consulter un médecin donc ils vont aller s'acheter quelques comprimés ou bien demander quelques comprimés chez un voisin donc à cause de la pauvreté. Une autre chose c'est quelqu'un qui ne veut pas faire la queue devant un cabinet de médecin n'ont pas le temps et ils peuvent consulter même L'internet, car la technologie a avancé, donc ils se disent que les mêmes conseils que le médecin allait m'offrir, Google peut me les offrir. Le docteur goussa nous parle des différents effets dus à la consommation de ces médicaments, entre autres le surdosage. À propos de ces médicaments qu'on peut avoir sans prescription, ça peut causer des ennuis à travers leurs effets adverses. Par ces effets adverses, j'en citerai un qui est vraiment catastrophique, qui serait le surdosage. On peut citer à titre d'exemple un médicament commun que tout le monde connaîtrait même, le paracétamol. C'est un médicament sûr qu'on utilise souvent dans les fièvres et dans des douleurs simples, mais c'est un médicament qui a une toxicité au foie et cela advient quand on prend une dose supérieure à celle qui est requise. Donc, si on est prescrit un seul comprimé, qu'on en prend quatre, ça va engendrer une toxicité à ton foie et ça peut être mortel. Donc, plusieurs médicaments ont des effets néfastes et doivent être utilisés en ayant les doses. La dépendance aux médicaments a également un impact négatif sur l'organisme humain. On doit catégoriquement savoir Que contient son médicament? Quand prendre son médicament? Quelle dose prendre? Car quelquefois, on peut prendre deux types de médicaments, croyant que ce sont des médicaments différents. Mais ces médicaments peuvent même contenir le même particule agissante dans son médicament et la même particule qui est dans celui-ci, quoique portant des notes différents De deux, je peux parler des addictions. C'est quand on ne peut plus se défaire de quelque chose. On ne peut plus vivre sans cette substance. Et cela peut advenir avec des médicaments contre la douleur, même. Si ta maladie n'est plus là, tu dois avoir ce médicament pour te sentir mieux psychologiquement. Des tels médicaments comme des calmants pour le sommeil et autres, où tu ne peux plus dormir sans prendre ce médicament. Et une troisième qui est vraiment un fléau, pas seulement au Burundi, mais dans le monde entier, c'est la résistance aux antimicrobiens, surtout les antibiotiques, où les germes ne peuvent plus être traités par ces médicaments à cause de l'usage en dehors des normes de ces médicaments et surtout sans passer par des avis médicaux. Le docteur Goussa-Jean Bosco conseille à la population de consulter plutôt à temps pour avoir des avis sûrs et efficaces des médecins. C'est sur cette chronique santé que se referme cette édition, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel de la toilette.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 Ne constatez pas une grande influence d'acheteurs de ce matériel à laver de la rentrée scolaire. Cela fait suite à la recherche, selon certains parents rencontrés près de l'ex-marché central d'Objombourg. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Iguette et François pour leur parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Évariste Ndikomanyanga. Un bon après-midi à tous et à tous. Thank you.